Vous êtes à l'écoute de la radio Isanganiro, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de la Mille journée en langue française et à la présentation Jean-Marie Mayonga côté technique et Albert Ndouai les titres de ce journal. Commémoration ce mardi du 59e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Dans son homélie, l'archevêque de Boujumbura, Monseigneur Gervais banchimi a dit que Guagasole était dans sa lite politique et n'excluait personne. Et le manque du personnel et et de matériel fait que le centre de santé Iñabitanga de la commune Guichoui, province Guitega, n'est pas assez fréquenté par la population. Vous allez le suivre dans ce journal. En fait, chronique, santé, nous allons vous parler du traitement de l'arythmie cardiaque, cabine technique comme je vous l'avais déjà annoncé, c'est Albin Doa et aux présentations, Jamali Mayonga, bienvenue. Captez Issa écoutez la différence. Ouvrons cette édition par la page politique. Le prince Louis Guagasole était un homme politique, unificateur et conciliateur de la population. C'est l'hymne des qualités évoquées lors de l'homélie ce mardi sur la commémoration du 59e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Guagasole. Selon l'archevêque de Bujumbura, monseigneur Gervais Banshimi-Woussa, au cours de sa lutte politique, Le héros de l'indépendance n'excluait personne. Suivez l'extrait de l'homélie de monseigneur Gervais Banshimi-Woussa dans la traduction de Rini Bele Il y a quelque chose de spécial qui prouve la liberté du prince Louis Guagasore lui-même. Je dirais qu'il ne voulait pas se comporter comme d'autres princes qui bénéficiaient des honneurs de la famille royale. Il est resté libre, une liberté qui le permettait d'accomplir des faits miraculeux, mais instructifs, sans beaucoup de commentaires. Pendant cette époque, pour un fils du roi chercher une épouse dans une autre ethnie ou en dehors des familles d'où provenaient des princesses, est-ce que cela n'a pas suscité de controverses Mais le prince Louis Guagasole l'a fait, en toute liberté et exprès. En effet, l'unité et la bravoure, l'idéologie de son parti, il trouvait qu'il ne suffisait pas de chanter uniquement ses valeurs, mais il les a concrétisées. De façon remarquable, il a épousé une princesse issue d'une autre ethnie. Le éthnique. prince Louis Guagasore, n'écarter personne dans sa lutte politique, car il savait que le combat pour le développement du pays nécessite une inclusion, que tout le monde doit être fier d'être burundais et de leur pays le Burundi nouveau, au lieu de l'appellation Congo-Belge ou Rwanda-Urundi. Il disait « Soyons tous ensemble pour le rétablissement de l'honneur à notre patrie ». Il a atteint son but, Même s'il si n'a pas vu cela, les dividendes de sa lutte, c'est nous qui en avons profité. Nous l'avons tous vu. En ce jour où nous commémorons l'anniversaire de son assassinat, prions essentiellement pour notre pays, pour qu'il continue, pour qu'il continue à voir des héros et que l'on ne tombe plus dans l'esclavagisme. Par contre, préservons l'indépendance qui a coûté la vie au prince Louis Guagasore. Amen. Amen. Toujours en marge de cette commémoration, dans son allocution du 19 septembre 1961, après la victoire de son parti Iprona, lors des élections, il a beaucoup insisté sur la justice et pour tous et la lutte contre la corruption. Le prince Louis Guagasoli a signalé que leur victoire n'était pas celle d'un Parti en l'écoute. La victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sa volonté forte, Aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple camerounien l'a et C'est-à-dire la véritable justice sociale plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. L'heure est arrivée de se pencher sur les véritables problèmes de la nation. Problèmes économiques surtout problèmes de la terre, l'émancipation sociale du peuple Burundi, problèmes de l'enseignement et tant d'autres, auxquels nous chercherons et trouverons des solutions qui nous sont propres. Mais il faut surtout que tous les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité que personne ne se croit menacé et que chacun ait confiance de la protection du gouvernement. Les hommes qui se permettront de décourager ou d'importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie les seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable en châtiment de la chanson Le peuple mourondi vient de faire son choix et nous n'avons pas Pardon, le droit de le de... décevoir en exerçant le pouvoir qui nous a délégués pour assouvir nos rancœurs et notre orgueil. Nous lui devons au contraire de nous servir de ce pouvoir pour rassurer tous les hommes, augmenter le mal de nos amis et apaiser les tirer entre barandis. Le parti Iprona se dit optimiste quant à la mise sur pied de la Belgique d'une commission d'enquête sur le passé colonial. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro, le président de ce parti souhaite toutefois que toute la vérité sur le passé colonial soit connue et que les responsabilités soient aussi dégagées. Suivez Abel Gachatzi. Au sein du parti Prowna, nous souhaitons que la vérité soit faite et connue de par tout le monde, surtout le peuple bourgondique. La mise en place de cette commission par la Belgique, moi je pense que c'est un petit pas, mais espérons que quand même la lumière soit, la lumière soit faite, sinon on est là, on doit observer. Et nous demandons au gouvernement de suivre d'après cette question, car le parti prenant demande toujours, même aujourd'hui, que l'assassinat, les mobiles d'assassinat du président, les commanditaires, les responsabilités soient établies pour que la question d'assassinat du prince Louis Guagasori soit quand même commis et la responsabilité soit établie et le dédommagement de la famille du prince et le dédommagement du Burundi quand même soit établi par les coupables. Et parmi les coupables, on voit que la Belgique n'est pas loin car la Belgique était là et elle était contre l'indépendance, donc elle devrait quand même combattre l'indépendance pour qu'elle garde ses intérêts, ses intérêts qu'elle tirait dans notre pays. Vous n'avez pas Issanganilo Vous ratez l'essentiel À 13 h passée de 3 minutes, continue cette édition. La, le site d'animation de la reine Mère Ebaramaraye, mère du dernier roi du Bondi, Nare 5, et de la reine Thérèse Kanyonga, mère de l'héros de l'indépendance du Bondi, le Guadalajara n'est pas bien entretenu. Tel sont les propos d'un membre de la famille royale, Eloi Benoît Baranyanga. Il propose le duo entre État et famille royale pour l'entretien du site. Et si ce ne serait pas le cas, il reclame la session. Décité à la famille royale et pour en assurer l'entretien permanent elle-même. Le Au quartier Bouga, dans la ville de Gitega, à côté de l'ancien palais du roi Mwambutsa IV Vangirichenge, la reine mère Vara Maraye y a été inhumée en 2006, comme l'indique Eloi Benoît Varanyanga de la famille royale. Il ajoute qu'en 2014, à côté de la tombe de cette reine, ont été enterrés les restes de la reine Thérèse Kanyonga, elle aussi épouse du roi Mwambutsa Vangirichenge, et mère du héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Gwagasore, mais aussi les restes de la sœur de ce héros, Régine Kanyang, les restes de ses personnalités venaient d'être exhumés du cimetière de Nyabaranda, Bujumbura, pour Eloi Benoît Baranyanga. Le site où sont enterrées ces personnalités n'est pas bien entretenu et croit que c'est l'État qui devait s'en charger. L'endroit n'est pas très entretenu. Au niveau de l'État, je ne sais pas s'ils ont encore une idée de l'entretien. On a été chez les autorités, ils ont dit qu'il n'y a pas de budget pour ça. Si cela n'est pas le cas, ils demandent que le site soit cédé à la famille royale pour en assurer l'entretien convenable. En fait, il y a les nôtres. On ce que ce terrain soit prioritairement entretenu par la famille. L'endroit, comme vous le voyez, et les tombes sont juste sur la route. Et on a toujours souhaité que cet endroit nous soit approprié pour qu'on aménage convenablement l'endroit. Peut-être qu'on y mette une petite clôture et qu'on y mette des ornements des fleurs et un entretien permanent. La famille royale est entretien s'occupe seulement une fois par an, c'est-à-dire le 29 avril de chaque année, lors des cérémonies de commémoration de la mort du dernier roi, Burundé Nare 5, Ndizé Charles, fils du roi Mwambutsa Mangirichenge. Depuis Gitega, Jeannibu Gira pour la radio Isangadniru. Merci à toi, Gérard. Restons toujours à Gitega, où on, le centre de santé Nyabitanga de la commune Gishououbi dans la province de Gitega n'est pas assez fréquenté à cause du manque de matériel, l'électricité ainsi que le personnel soignant. La population environnante indique qu'elle est obligée de parcourir une longue distance pour aller à l'hôpital d'Onita. Le conseil social du gouverneur de la province de Gitega demande à tous ceux qui le peuvent d'appuyer ce centre de santé, Arthur Kavabouchi. Ce centre de santé de Nyabitanga, de la commune Gishoubi, province de Gitega se trouve dans le district sanitaire de Nyansolo, au sud de la ville de Gitega. La population environnante dit qu'elle ne va pas s'y faire soigner à cause du manque du personnel et de l'électricité et préfère aller à l'hôpital de Nita. Ce centre de santé ne nous attire pas beaucoup. Plutôt, nous allons en grande partie à l'hôpital de Nita, et même les femmes enceintes vont essentiellement à cet hôpital de Nita. Et ici, ils ne viennent que très peu. Cette autre personne indique que ce centre de santé accuse un manque et criant de matériel pour le suivi de la grossesse et pour la petite chirurgie. Il y a encore ce qui manque, comme vous le voyez, pas d'électricité, surtout le manque de personnel, le manque de matériel pour le test de grossesse et pour le suivi des femmes enceintes ou bien même celui de la petite chirurgie. Tout ça manque. Il demande à ceux qui le peuvent d'aider Pour qu'il soit facilité, car aller à Nita, c'est un long voyage. Demande aux autorités habilitées de prendre en main cette question, car à Nita, c'est vraiment trop loin et trop difficile pour les femmes enceintes, si on en peut. On prend des motos alors qu'ici il y avait une structure de soins, mais par peur d'avoir des complications à ce centre de santé, on préfère aller à Nita. Le conseiller social du gouverneur de Guitéga demande à tous ceux qui le peuvent d'appuyer ce centre de santé pour faciliter la population de cette localité à bénéficier des soins sans parcourir de longues distances. Ce centre de santé... A bénéficié d'un matériel d'une valeur de 28 millions de francs burundais, mais à cause du manque d'électricité, certains matériels ne pourront pas fonctionner, mais également, il est difficile de conserver certains médicaments. Arthur Gitega Radio Sanganiro. Merci à toi, Arthur. Et passons à Mouyinga, où des propriétaires de véhicules. Mouyinga demande aux administratifs de plaider Pour la décentralisation du service de contrôle et technique centralisé à Bujumbura. Pour certains conducteurs, le minimum serait de revenir si l'opérationnalisation dans tel service au niveau régional. Le gouverneur de la province promet de soumettre la doléance à qui de droit promet s'est tenue lors d'une réunion des natifs et de Mouinga le week-end dernier. Dieu donne Zemana depuis Mouinga. Le document dit contrôle technique fait partie des pièces exigées par la police de sécurité routière. Certains des propriétaires de voitures ou motos grognent par rapport aux conditions d'un avoir. C'est centralisé à Bujumbura. Un propriétaire d'une moto, par exemple, à Ruzo Lani, doit faire au moins 250 km pour arriver à Bujumbura, plus de 500 km aller-retour, dépenses énormes en carburant et perte d'autant avec les tracasseries de Bujumbura d'après des propriétaires de véhicules. Pourquoi ne pas décentraliser les services Étatique, ainsi alléger le fardeau aux citoyens et interroge un conducteur d'une moto. Il y a des années, un tel service existait en Gozi, région Nord, que l'autorité plaide pour au moins réouvrir le centre régional, réclame des propriétaires de véhicules. Jean-Claude Bartouanayo, gouverneur de la province de Mouyinga, promet de s'informer pour comprendre le pourquoi, lors de la réunion des natifs de Mouyinga samedi, par rapport à cette question, il a fait appel aussi aux élus qui peuvent les présents la salle pour en faire aussi leurs préoccupations. Mouyinga, Dieu de Nézaymana, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, Chronique Santé. Le traitement de l'artémie cardiaque dépend de sa cause. Docteur Linda Samantha Ndi Sabira, cardiologue, précise que les spécialistes peuvent décider d'opérer le cœur. Lors de notre précédente chronique, nous avions parlé que la consommation du tabac et de l'alcool sont parmi les facteurs favorisant La maladie, selon elle, éviter la consommation de ces derniers est l'un des meilleurs moyens de se prévenir contre l'artémie cardiaque. On est là Après avoir confirmé que le patient souffre d'arythmie cardiaque, les spécialistes donnent d'abord des conseils de vie pour mieux supporter et vivre normalement. Lors de notre précédente chronique santé, Dr Linda samantha cardiologue, avait précisé que lorsque les signes se manifestent, le patient a généralement les battements de cœur rapides, lents ou irréguliers. Les médicaments alors prescrits sont pour traiter les anomalies liées au battement cardiaque. Le traitement est avant tout préventif, c'est-à-dire contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables et aussi traiter la cause lorsque celle-ci est connue, par exemple l'hypertension artérielle et corriger les troubles ioniques et métaboliques. Aussi, Contrôler le rythme cardiaque par des médicaments pour éviter des complications. Il y a aussi des traitements euh, comme les anticoagulants pour éviter aussi des complications. Et dans des cas bien précis, on peut proposer l'implantation de stimulateurs cardiaques, c'est-à-dire c'est de stimuler le cœur quand les battements sont cardiaques sont lents. Le défibrillateur, c'est réguler le rythme du cœur qui est trop rapide. La cardiaque peut être dangereuse, surtout si la maladie n'est pas bien traitée. Il y a des complications vasculaires par migration du caillots de sang dans les artères du cerveau. Ça va provoquer un AVC, un accident vasculaire cérébral. Une autre complication vasculaire le caillot peut migrer au niveau du cœur et on aura un infarctus du myocarde. Et aussi au niveau des membres inférieurs. Et là, on, va, on parlera d'une ischémie des membres inférieurs. C'est la principale complication. Il y a aussi une complication l'insuffisance cardiaque aussi. Éviter la consommation du tabac et d'alcool est le moyen de se prévenir contre l'arythmie cardiaque. La prévention, c'est de mener une bonne hygiène de vie et ça, c'est le rôle des malades dans la gestion de leur santé, c'est-à-dire une alimentation saine et équilibrée, peu salée, peu sucrée, riche en fibres, en fruits et en légumes, la pratique d'une activité physique régulière, idéalement cinq fois par semaine pour une durée de 30 minutes, le sevrage tabagique, la consommation modérée d'alcool, l'usage des substances excitante comme le café, doit rester modérée. Les sports d'endurance tels que la marche, le jogging, la natation, le cyclisme sont particulièrement bénéfiques en cas de maladie cardiaque, selon le site de la Fédération française de cardiologie. Ils améliorent de façon progressive le système cardiaque et respiratoire. Merci à toi Mucho. Et eh bien voilà, c'est par ici que nous mettons en préfinale à cette édition mais avant de vous quitter, je vous fais un rappel des titres. Commémoration ce mardi du 59e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi. Le prince Louis dans son homélie, l'archevêque de Boujoumboura, Monseigneur Gervais banchimi a dit que Guagasori, dans sa lutte politique, n'excluait personne. Vous avez pu le suivre dans ce journal. Et bien voilà, encore une fois, merci. Et bien, merci à Albert Ndouayo qui m'a aidé à la côté technique. Jean-Marie Djamie Mayonga qui vous a présenté cette édition. Je vous souhaite de passer un bon après-midi. Au revoir. ¡Gracias!